Sont simples, informer et divertir. Et l'animation n'y fait pas exception. Chaque semaine, nous nous faisons un devoir d'informer et de divertir. Par contre, il existe une petite nuance entre notre mission personnelle et celle des autres émissions et diffuseurs. Nous, ce qui nous importe est de nous informer et de nous divertir. Vous, on s'en balance. Et on s'en fout complètement. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il prend son pied, en sachant que vous, vous vous emmerdez. Mais n'ayez crainte, pauvres petits auditeurs sans envergure. Nous avons toujours une pensée pour vous. Et c'est lorsque nous vous imaginons dans un bocal de formoles. <rire> Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré. Because fear is our word, fucking business. We are Undead Incorporated. Because we said so. Go.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 Présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, Les 3 Accords, Plants Animal, So Call, Eight and a a l The m y s t i s Barbara Band. Sans oublier le groupe p h e moment, Les Islandais de o f Monster and Man. Rendez-vous sur m pour m o n r é a l c o m pour la programmation complète e s achats de billets et, billet et passes week-end. M pour Montréal,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 Cap vers les Trois-Rivières! Et、hey, vous avez l'air de savoir où j e n s'en va, capitaine? Ben oui, mon m o u s s a i o n La légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière de micro-bassine québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Puis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. C'est assez fou pour l'écouter. 89 a n s Je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de réanimation en ce 23 octobre de l'an de s disgrâce s 2012. Je suis ce que je suis.、Ah! Je suis le Dr. Payne Pendragon et, oui, il est là, le gobelin pestilentiel. Eh oui, il y a r a t bien dû. Revient du, Il est reviendu, dit-il. T'as essayé de te débarrasser de ma petite personne,、hein? mais ça n'a pas marché. Ah, ça, mon cher ami, c'est comme les mouches et la merde. Eh oui. Un ne va pas sans l'autre. Et、eh、est-ce que je suis la mouche ou la merde? Ben, ça, seul l'avenir le dira. Ouais, j'ai une, une petite <rire> idée de ce que, que tu aurais comme réponse. <rire> Comment vas-tu? Ça ne va pas pire. Ah! Eh bien, ce soir, nous avons encore inévitablement une émission fort chargée. Et c'est pour cela que, sans plus attendre, je vais vous faire la nomenclature de ce que vous avez entendu comme premier bloc en ouverture d'émission. Avant la pause musicale, nous avions la formation américaine et fort prometteuse, Slayer, n'est-ce pas? e s t ça, c'est, c'est, c'est. C'est un groupe qui est promis. Qui promet, qui promet.、Hein? Qui promet, oui. Et la pièce, e <rire> la pièce Hollow Point qu'on retrouve sur ces sons, c'est qui promet. <rire> qui prononce c'est pas quoi? L'album Seasons i n the Abyss équipéra 1990 sur American Recording. Nous avions auparavant une autre formation américaine, Testament, et la pièce Disciples of the Watch que l'on retrouve sur initialement l'album The New Order, mais aussi. Euh, je crois qu'ils ont tous été refaits d'ailleurs sur First Strike Still Deadly, qui est paru en 1900... hey, ça pas de、bon、sens. 1918. 0 tu 0 sais? Non, l'originalement, il est paru en 1988. C'est juste que j'ai comme omis de dire en quelle année était. 2000... Oh, ils ont réenregistré. Oui,、ouais, c'est ça, mais tu sais, j'ai une vue très récente, <rire> moi-là. Je pense que c'est 2008. Si tu le dis. Ben, je le pense, je ne sais pas, je ne vois pas clair. <rire> Tu penses donc que tu suis? <rire> ouais, c'est, c'est, c e r t a c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, paru s t m e g a f o r c'est, c'est, c'est, c'est, e t u n e p i è c, c e que, e n f a i t ça f a i s a i t e x c e s s i v e m e n t l o n g t e m p s l o n g t e m p s en a n n é e s q u e je n a v a i s pas p a s s t c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', e Plague. La pièce est en Nightmares, avec ce petit bout、euh, blues rock'n'roll qu'on retrouve dedans. Album de Nuclear Assault. e n en fait, mini-album qui apparaît en 1987 sur Combat Records. C'est tout de suite après、euh, Game Over, ça. Oui, effectivement. C'était probablement un album qui devait être pour faire attendre les fans, là, avant q u i l Mais tu sais que ça s'est dégradé royalement après Nuclear bon, Assault. Oh oui, là, effectivement, effectivement. Et en date d'aujourd'hui, la formation existe toujours. Le dernier album que j'ai de Nuclear Assault, qui est un album des années 2000, Je vais vérifier、euh, effectivement exactement ce qu'il y en a tout à l'heure, mais c'est, je dirais, mettons 2007, C'est exécrable, l e、euh, vocal de Conley, c'est、bon. déjà un peu forcette, là, à cette époque-là, Fait que, bon. Auparavant, nous avions Exodus et la pièce Fabulous Disaster, pièce titre de cet album qui est paru en 1988 sur Combat et nous avions Razor en ouverture de bloc avec la pièce Fast and Loud tirée de l'album Executioner's Song paru en 85 sur Road Racer. Très bonne pièce de Razor d'ailleurs. Bien sûr. Ce soir,、euh, Sinistros nous proposera la présentation d'un album un peu plus Euh, tard dans l'émission, album qui,、euh, j'ai hâte de découvrir aussi parce que c'était une révélation pour nous en tant e c'est ça, effectivement.、Euh, j'aurai une chronique, en fait, quelques chroniques cinéma un peu plus tard avec des encensements mais aussi quelques coups de masse. Euh, mais, sans plus tarder, j'aimerais,、euh, avoir, parce que Sinistros, bon, vous le savez, la semaine dernière, il n'était pas là, par force des choses.、Euh, j'aimerais avoir son, son feedback du Metal Fest 12ème édition, parce que moi, j'ai, évidemment, la semaine dernière, j'ai communiqué le mien, mais j'aimerais que tu puisses avoir l'opportunité de dire le tien. Oui! oui T'as encore de c o u f faibles, toi, là? Non, là? si tu veux un feedback.、Ah, ok, oui, mais un beau feedback.、Ah, ok, un beau feedback. Ah ouais, C'est、okay. excellent. Je suis content d'avoir cette appréciation-là. t、euh, r o i s i è Metal m e Fest qui est revenu à une formule、euh, beaucoup plus métal,、euh, avec du métal pur à 100、mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'hybride、euh, comme、euh, l'année précédente.、Mm -hmm. Euh, moi, le vendredi, c'est sûr et certain que Gorgot a gagné pas mal、euh, la palme. Je suis tombé un peu sur le derrière. Je connaissais pas vraiment ça, mais là, disons que je suis pas pallié à, à mon manque、euh, de culturisme. OK. De culturisme. <rire> oui.、Euh, pour les autres bandes, j'ai bien aimé Symbolique. J'ai bien aimé,、euh, voyons, o n e x p e c t La dernière fois que je les avais vus, c'était au Metal Fest 2004. Ça faisait déjà un petit peu. C'est ça. C'est assez différent de ce qu'il faisait comme à l'époque.、Euh, je trouve ça impressionnant là, tu sais, de voir、euh, la baisse à neuf cordes. Tout, tout,、mm -hmm. tout, ça. Ben le samedi, c'est le samedi.、Mm -hmm. Révélation、euh, québécoise, e t e r n a m que nous aurons.、Ouais. Euh, La chance d'entendre en album d a n t o Moi, u c'est effectivement été une révélation. Ça, ça, ça, ça fit a être là, dans, dans la cour des grands. a、ah、oui, absolument. Une excellent e band.、Euh, il y a Melekesh,、euh, c r y z i、euh, o n Sceptique Flèche, bien évidemment, qui était、euh, un des meilleurs bands live des dix dernières années que j'ai pu. Oh,、euh, spoiler!、Voir. Oh, ouais.、Oh, ouais. Oh, ouais okay. oh. C'est vraiment c est, c est hypnotisant, c'est vraiment cool.、Là. Donc, très beau festival.、Euh, Avec des bandes que j'ai adorées, des bandes que j'ai moins aimées. C'est correct dans l'ensemble. Ben, tu sais, c'est ça le festival. C'est un buffet. Tu n i m e f a i e Tu aimes pas les pétons? T'en prends pas? Ben, j'aime ça. f a i t que j'en a i pris. Ben, t'en as pris. Fait que vous pouvez aller voir ma, ma, son, son, son, mon, mon appréciation personnelle. C'est une revue、euh, une chronique. Oui, c'est mon, mon appréciation personnelle、ouais. sur hurlemort.com. Puis je pense même que tu as mis un lien sur、euh, réanimationad.com.、Ouais. La、ouais. section spéciale, allez voir、euh, la chronique Metal Fest 2012 par Sinistros qui vous amènera directement sur les recettes de Juliette Huat. Eh <rire> oui! <rire> ouais, c mais pas pas c e s t ê e la pay... bonne bouffe, la madame.、Ouais, c'est pas mal pareil. T es, t es, ce que tu penses, puis les recettes de Juliette, pour moi, c'est pas mal égal. Ben, c'est ça. OK.、Euh, 19h39, bientôt 40. Ah,、eh、oui, il est 40. Ça change tout, la topologie、ouais. de l'émission. Complètement.、Euh, On vient je, de changer d u n i v e r s de a zone a temporelle et de. T'es quoi d trop fringe, toi? <rire> je sais. <rire>、euh, Sinistro, c'est un, un bloc、euh, heavy metal. Oui, j'ai décidé de me, de me faire plaisir.、Mmh, c'est correct.、Euh, en mettant un bloc de, de, de pur heavy metal、euh, des années 80.、Euh, Donc、on va y aller tout ça avec un classique de Judas p r i e s t Oh, oh, oh. The Hellion Electric Eye. Ça、euh, sera vite, suivi de Accept et nous aurons d'autres、euh, trucs. Judas p r i e s t Oui. C'est eux? C'est eux. eux? Good. Go.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 Le Mondoresto Bar, 120 rue des f o r g e s Chantreville, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 20h02. Et mon cher Sinistro, ce qu'avons-nous entendu? b e ne j sais plus, j a i plus de feuilles. J'ai oublié、je、ma feuille. t as oublié ta feuille? Pas drôle. Ben, Dis n'importe quoi. N'importe quoi. Ah,、oh, Bien e n t e n d e Hell avec Plague and Fire, qui est tiré de l'excellent album、euh, Human Remains, qui est apparu en 2010,、euh, sur un, en 2011, sur un label quelconque. Qui est apparu en 2010 sur un label de 2011. C'est ça, <rire>、okay. exactement. On a eu Iron Maiden avec la pièce titre de l'album Power Slave qui est apparue en 1984. C'est un album quand même assez classique d'Iron Maiden. Oui. On a eu Accept avec Fire It Back qui est p a r u en 1983 sur l'album Balls to the Wall. Puis on a commencé avec. Avec une belle pochette. Oui, pochette d'un goût peut-être douteux, là, mais en tout cas, c e est une autre histoire. Oui. Puis on a commencé avec Judas Priest avec、euh, un classique. Euh, des Hellion Electric Eye qui était tiré sur l'album Screaming for Vengeance de 1982. Oui, c'est une très bonne pièce, effectivement. e un excellent album aussi. Oui, c'est un bon album, effectivement.、Oh, ouais. C'est genre l a l b u m que j'écoute beaucoup moins maintenant. De temps en temps. Mais, m e je suis content d'entendre quand Sinistro s'en va passer.、Ah, c'est ça.、Ouais, ça. Donc, tu n'entends pas ça. t a s raison, je n'entends pas ça. <rire> bon! o k Ça, c'est étant dit, je vais vous entretenir quelque peu dans un premier temps de spectacle qui sera, qui sera à venir. Ça existe encore, ça, des pestacles? s e m b l a i t i l en tout cas.、Ah. Il essaie de nous faire croire. Puisque jeudi, le 8 novembre prochain, au c h e i k Cabaret, le Rock Café, le Stage, vous pourrez voir les formations suivantes. Anal -an Natrak, formation de United Kingdom, Obscurcist Romansia et Bukaki. Donc, ceci, e h le 8 novembre, à compter de 19 heures. En fait, les portes ouvrent à 19 heures. C'est un spectacle qui est pour tous. Au coût de 15 dollars et c'est une présentation. Trois rivières métal. Je voulais vous entretenir de cinéma et je vais le faire. Mais avant, avant, il faut, faut, faut qu'on dise qu'on a un invité spécial qui, qui est passé nous voir. C'est le Dr. No Remorse. Un、euh, bonsoir, euh, pouilleux et pouilleuse. s <rire> Comment allez-vous chez n o e t ê t e pleumé, peut-être grise. <rire> <rire> Comme dirait g a d d a r d vendredi, les, les vieux rockers. Les, les vieux les bonhommes. Rockers, les bonhommes. Les rockmononks. Les rockmononks. <rire> Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, vous assister, docteur. Oui, je pense que maintenant, tes tâches、euh, t'empêchent d'avoir、ouais, autant de liberté que tu en as. Et c'est un jeu de mots aussi, liberté. <rire> oui. Peut <Fait> tout. v i v e la liberté, il faut en profiter <rire> pas en abuser. Effectivement, semblait-il que tu es bien placé pour le dire. Non, pas que ce soit toi qui en sois privé.、Euh, je voulais juste,、euh, savoir ton opinion,、euh, vite comme ça,、euh, parce qu'on a fait, euh, je l'ai fait la semaine dernière, Sinistro, c'était pas là, mais toi,、euh, Le 3V à métal, comment t as trouvé ça?、Euh... Ben, mettons que moi, j'étais、euh, très, très, très bien placé. Ben oui, t'étais assez là. Ouais, sécurité、ouais, dans la front on stage. o u ne peux pas ben, ben, être au meilleur loge c o m m e moi, à part q u à ê t r e s sur le stage.、Là. Ouais, effectivement.、Euh, vendredi, j'ai apprécié、euh, l'hommage à dette. Oui. Euh, J'ai le DVD chez, chez moi et、euh, le DVD est hallucinant, mais c'est sûr que là, ils ne pouvaient pas jouer aussi longtemps que sur le DVD.、Là. Ils ont joué quoi, 30 minutes? Pense ouais, non, ouais, 30 minutes. Mais vraiment,、euh, je pense que c'est 30 i s C'est vraiment. C'est un bon hommage. Étant donné、vrai. que la dette n'existe plus, ben, je pense que les autres, s y m b o l i q u e s méritent d'avoir au moins la médiation、ouais, qu'ils ont、si、présentement. Oui, tout à fait. Euh, et j'ai bien aimé Gorgots.、Ah, le vendredi, Gorgots, c'est vraiment l un des meilleurs bandes metal du Québec. Moi, ça m'a、euh... jeté à terre. Moi, je connaissais pas réellement ouais, ça. Oui, puis ce que j'ai aimé surtout, c'est que Luc Lemay,、euh, lui non plus, il vieillit, il est plus jeune. Là. En 1993, lorsque、ah, oui. le premier album a sorti, il y avait quoi Je sais pas quelle âge qu'il y a aujourd'hui, mais je veux dire, mais...、euh, il a été chercher vraiment les musiciens qui. Parce que là,、euh, Steve McDonald n'est plus, non, Steve j o McDonald n'est plus. Dan Mongrain a remplacé Steve Urdle, mais là, il a vraiment été chercher des musiciens, là, qui, je veux dire, là, on pouvait pas, i l a été chercher、qualité. les bons musiciens q u i fait、ouais. avec Gorgots. Et même, même, il est très en forme, je trouve.、Hein. Ouais. Et la qualité des. Parce qu'il faut dire que les deux premiers albums de Gorgots sont un petit peu dans du Dead plus classique, et les、ouais. deux derniers, c'est plus progressif. Expérimental,、euh, par e x m p l e Expérimental. o u i Et j'ai vraiment été assommé là, de la qualité des musiciens、mmh. qui ont vraiment bien reproduit les pièces des deux derniers. e t j'ai très hâte au prochain. Je... Mais est-ce que c'est prévu qu'il y ait un autre enregistrement、oh、Oui, oui, oui, oui parce que l'album、oui. est fait. Luc、okay. Lemay, il l'a annoncé pour 2013. d o n s c e s q u e l mois. excellente nouvelle. Mais g o r g o t c'est vraiment un des meilleurs. C'est sûr que c'est un des trois ou quatre meilleures bandes metal du Québec. Là.、Euh... Ils ne sont pas aussi、euh, médiatisés aux États-Unis, je pense, que comme beaucoup de groupes canadiens ne le sont、non. pas assez.、Là. Mais il y a aussi le fait que ça a été inexistant pendant un bout de temps. Oui, il y a eu une séparation. Il、ça. y a eu aussi le projet là,、euh, Négativa. Négativa. Négativa D'ailleurs, que je pense ce soir. Négativa Hurdle et Luke Le Maine. f f e c t i v e m e n t Mais vraiment, là, ça a été、euh, très, très fort. Et le lendemain, le lendemain、euh, c'est sûr que là, mon groupe. De la soirée, c'était Cataclysme.、Mm -hmm. Je suis un fan de Cataclysme depuis.、Euh, plus depuis euh, que、euh, c'est.、Euh, m a r i z i o m a r i z i o qui chante.、Ah、avant,、ouais. il jouait de la b a s e Mais、mm -hmm. j'ai été déçu. Ben, je veux dire déçu. Non, vas-y, vas-y. C'était.、Euh, il ne pouvait pas jouer très longtemps parce qu'il avait quand même 8 groupes. Il était quand même r e d u i t à sa tard. Mais j'ai trouvé la p r o s t i a t i o n courte, mais on ne pouvait pas faire autrement. e u C'est ça. Exidio,、euh, j'ai aimé, mais comme je disais, Exidio,、oh. c'est un peu, là.、Euh, Ben, cataclysme avec du clavier, mais avec un concept. o u a i Avec un concept.、Euh, Meleke, j'ai très aimé, mais、ouais. je connaissais pas les pièces.、Okay. Comme je vous dis, ce soir-là, je connaissais pratiquement aucun groupe. Tu découvrais Meleke ce soir-là? s e p t i q Flèche, je les ai trouvés très professionnels, très bons, mais j a i pas accroché. Mais comme j'ai dit tantôt, il、euh... faudrait que je n'écoute plus pour.、Euh, ah, mais c'est subjectif,、dire. hein? C'est des groupes nouveaux.、Ouais. C'est des nouveaux groupes que <coughs> quand tu connais pas, tu arrives là. Et... OK, ils sont bons, mais. C'est pas comme quand tu vas voir、euh, un vieux groupe que ça fait des années. Mais c'est pas aussi comme si, si tu prends la peine de découvrir le, le band en studio. Après ça, tu vas voir le, le, le show, c'est différent. C'est ça. T'as C'est meilleur. Là. Tu, prends, tu prends comme. C'est pas...、Dit. Tellement des nouveaux groupes. Cette petite cloche existe depuis 1994,、ouais, mais ben, les c l c h e s existent depuis 1995.、Ouais. C'est quand même des, des, des groupes. C'est s û qu'ici, c'est peut-être moins connu. On n'a pas eu l'accessibilité, peut-être, d'entendre. Donc, c'est、euh, comme un nouveau groupe qui.、Oh, oui, tout à fait.、Euh, je suis d'accord avec vous. Atternham, qui a joué samedi en ouverture, ça, c'est un groupe qui Oui, ça, c est très fort. Là, je vais faire une petite montée de lait. Je suis très tanné, <coughs> mais Atternham, il était sur Metal Blade. Les Américains, ils ont probablement boudé à u n h a m parce que ça ne vient pas d'eux autres. Ça ne vient pas de leur pays. Là, ils ne sont, sont plus sur Metal Blade. Il était, il était sur、le、Metal Blade. Le premier album est sorti sur Metal Blade. Il faut faire le... attention avec ça, des fois. C'est des questions de vente d'albums. C'est、ouais, ouais. sûr que s'ils si, si n'ont pas vendu à la hauteur de ce que Metal Blade attendait,、ouais. bien. Les, les groupes canadiens ont de la misère à vendre aux s i C'est sûr. Énormément.、Ah. Le, le deuxième est sorti sur, sur Galier Records.、Euh, quel euh, album, c'est vraiment、ça. bon. On、et、va le présenter. Et C'est a a n m c un groupe qui mérite là, de devenir international. Je pense euh, que euh, oui. Oui. Je pense que c'est u i C'est dans la, la lignée de m e l e k e s h et compagnie. Oui, c'est ça.、Ouais. J'ai aimé le mettre en fait. Je veux dire,、euh, c'est l'ambiance. Ce que j'ai apprécié cette année, c'est que ça a broncé, mais pacifiquement. Il n'y a pas eu de. Merde, dans le guillemets, comme les autres、mm -hmm. années.、Okay. Ça a brossé, mais ça se passait bien. Les interventions,、euh, c'était super bien. On a eu、euh, un gros Kalino, u r le chanteur de Bukaki. Il a m e t t r e sa contribution, puis je veux dire, le gars, c'est sa job. C'est ça, métier, ça, ça gars, il est dans la sécurité au métropolis. C'est、okay. son métier, ça paraît, donc ça a super bien été. Fait que, chapeau à Gadas, Samuel et Annie, et tout le reste. Espérons qu'on va en avoir encore plusieurs années.、Euh, en tout cas, il d e va r i t en avoir un l'année prochaine. Comme je d i s a i s à g f o u l mon rêve, c'est d'avoir Exciter,、euh, Anvil et Razor un jour. <rire> ouais. On va voir. On va se、ah. croiser les doigts. Ça、ah, ne、ah, ouais. sait-on jamais? Les, les, les pionniers canadiens. Monsieur No Remorse, toujours un amateur de cinéma. Bien sûr. Est-ce que tu t'intéresses encore aux nouveaux trucs qui sortent、euh, au niveau du cinéma horreur, fantastique、oh, et compagnie? Oui,、ouais. que... je n e sais pas si t'as u vu le film Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Non, je l'ai pas vu.、Mm. Ben écoute, les potes. C'est pas quelque chose qui m'attire <rire> vraiment parce que je trouve q u e l e s films de vampires, ça tourne en rond. Ben,、euh, j'étais. Au niveau scénario et au niveau effet spécial, s u je、était. vais sûrement le louer un moment donné. Ben, je te le conseille. OK. Parce qu'honnêtement, il y avait eu des très mauvaises critiques, ce film-là. Pas、oh, sûr, tu m'avais dit il y a deux s e m a i n e s c'était. Des critiques q étaient vraiment pas bonnes. Des critiques q étaient pas bonnes. Et puis,、euh, j'ai trouvé ça pas mal bon, finalement. C'est bon? C'est、ouais. pas prétentieux. C'est un film de série B, on s'entend. Pas, ça ne passera pas aux, aux Oscars, là, quoi que ce soit.、Là. Ben, tant mieux. Ben, oui, peut-être.、Euh, mais c'est un film, c'est bien joué. La qualité graphique de l'image est bonne. Puis, ce s t pas un film avec des super effets spéciaux.、Là. C'est un film qui est assez modeste, je dirais, là, mais ça fait un bon travail. Puis c'est assez original. Parce qu'on s'entend que, bon, je présume que c'est pas vrai qu'Abraham Lincoln est avant-toueur de v a m p i r e c e s t pas, toi. Ouais, c'est rejeté、ah, pas, pas là. Je sais jamais. Mais il mélange avec ça l'histoire de la guerre de Sécession. Puis j'ai trouvé que c'était bien. Moi, j'ai donné un 7.5 sur 10, qui est quand même、okay. une note honorable. c'est disponible à partir d'aujourd'hui en DVD et Blu-ray. La, la semaine dernière, tu n'étais pas là, mais j'avais chroniqué. Parce que là, présentement, ça allait que la mode était Abraham Lincoln. J'avais chroniqué Abraham Lincoln versus The Zombie. Ça,、euh, vous évitez ça à tout prix.、Hein? À tout prix, C'est c'est un autre film avec. Non, mais il、oui, oui, oui. est chasseur de vampires, Benoît, il est chasseur de zombies. C'est deux films.、Bon, il y en a un qui chasse d e s zombies, puis il y en a un qui chasse d e s vampires. Mais celui qui chasse d e s zombies, c'est vraiment une série K, peut-être même. Ah, OK. Film, Euh, ça, je lui avais donné un 4.5 sur, sur 10. Pour faire. p a r d e z pas votre temps avec ça. Tant qu'à être dans l'histoire d'Abraham Lincoln,、eh、bien, il y a un excellent film qui va sortir en salle le 16 novembre, qui est de Steven Spielberg, qui est Lincoln. Qui est une partie de la biographie d'Abraham Lincoln pendant la guerre civile. Donc ça, ça risque d'être excellent parce ouais, que c'est... i n y a pas de v a m p i e Non, y a pas de vampire. Non, mais ça de vampire. demande s i doit là, aller. C'est Dilou g i s l l Garou s s i Non, mais c'est Daniel d e l e w i s qui va interpréter le v a m i r e C'est un excellent ouais, acteur. Ça fait、bon. ça, ça reste d'être bon. C'est en salle le 16 novembre. il Y a d'autres trucs que j'ai écouté aussi. je me suis fait,、euh, samedi, e n fin de soirée, j'ai été assez peinard, là. Pis, j'ai écouté quelques trucs. Pis, je vous dirais que,、euh, il y a un film, je, je sais que, que, que, notre ami, euh, M. Noah Morse est un amateur de films de zombies, là. Mais t é v i t e r a le film Eaters. Okay. Évite ça, Eaters, c'est pourri. Pourri, c'est pourri! J'ai donné un 3 sur 10. Aussi pourri que Children、euh, of the Living Dead ou.、Euh... Ah non, non, Children of the、okay. Living Dead, c'est bon à côté de ça.、Là. Ah, ok. Fait tu sais, c'est pour te le dire. Children of the Living Dead, j'irais donner peut-être un 4.5 sur 10, puis c'est un 3.、Ah, okay. Eaters, oubliez ça, c'est vraiment pas bon, c'est nul à chier. Un autre film qui est encore plus plat, e plus poche que ça,、euh, c'est、euh, Rosewood Lane. C'est un film qui est absolument épouvantablement pourri à souhait. Ça l'a mérité un 2 sur 10, simplement le 2 parce que je trouve la pochette est cool. C'est tout.、Ah. <rire> des fois, ça aide la pochette. Oui, c'est ça. Ben, Dans ça, la ça, musique peut... aussi, ça aide. Oui, mais ça peut être trompeur. Il y a un remake qui s'en vient、euh, bientôt. Ils vont refaire. Ben, ça va être en salle incessamment. C'est Carrie. Oui, effectivement. p u i Selon ce que j'ai vu en fait, de, de, de, de trailer, ils ont mis le paquet. Oui, mais encore là, des fois, les trailers, ça peut, ça. Trompeur, ça, ça peut être trompeur. Ça peut être l'intégrale du bon, du, du, bon du film que tu vois là-dedans. Mais moi, je, je me dis tout le temps, c'est pas la première fois qu'ils font un remake de Carrie,、non. en plus. Pourquoi toucher au il classique Ils ont ramené t e Rage. Oui, mais il y a eu. Euh, oui, t'as raison, c'est ça, c'est Rage. C'est vrai. Enfin, ça, c'est à la suite.、Ouais. Hein, parce que la fille, c'est comme la. Mais c'était pas bien bon, calmer, là. C'est pas, pas ça, bon. Ça,、okay. Mais, je me demande pourquoi on veut toujours au classique, je ne sais pas. là. i Sans s doute, t'as rien d'y refaire. Là. Ouais. Ouais. Un excellent film, par contre, messieurs, qui est un, un film de, de Rodrigo Cortez, qui met en v a l e t r de s i g o u r n e y Weaver et Robert De Niro, c'est Red Lights. Ça vient de sortir présentement. C'est un excellent film. Je dirais, c'est à s a v o i r fantastique, mystère fantastique. Ça raconte grosso modo l'histoire. Robert De Niro, qui joue le rôle de The Silver, Silver, Silver, quel est son nom?、Euh, Simon Silver, qui est un médium très, très, très réputé m o n t u e l l e m e n t qui, 30 ans auparavant, faisait énormément de g r o s s a l l e s de s p e c t a c l e avec des, c'est quoi, là, le gros、ouais. fluff, là. Et au bout d'un certain moment d'année, il est disparu, il était carrément porté, là, inactif, puis personne ne savait ce qu'il faisait. Il jouait au stage.、Oh, c'est pour ça qu'il était inactif. <rire> Et puis,、euh, <coughs> Dans ce, ce film-là, Sigourney Weaver joue le rôle d'une physicienne psychologue qui enquête sur les phénomènes paranormaux dans le but d'y démystifier. Et de toujours arriver aux endroits pour dire, mais, ça s'explique physiquement, ça s'explique d'une façon rationnelle. Et, il a déjà eu un impact sur la vie de, de, de, de Sigourney Weaver qui porte le nom de Margaret Matheson là-dedans, pis u il a d ê r e énormément déstabilisé. Quand elle apprend qu'il revient, Elle e s t très, très craintive. Son, son, assistant, qui lui est un physicien, décide d'enquêter sur le personnage. Mais c'est vraiment, vraiment hallucinant,、là. Ça, c'est un film, j'ai donné un 8 sur 10. Je vous le conseille énormément. C'est un très bon film. Et puis,、euh, Robert De Niro a encore un mauvais rôle là-dedans, là. Mais je pense qu'il e x l e Il excelle、oui. bien. C'est effectivement pas le rôle、hum. premier, mais je pense que depuis plusieurs films, De Niro ne joue plus de rôle, de premier rôle. Il fait des rôles de soutien, je pense、mm. que c'est ce qui l'intéresse maintenant. Il n'a plus rien à prouver de toute façon, ce non, gars, là. Fait que je v f u x Donc, Red Line, c'est un film qui risque de vous intéresser. Ceci étant dit, on va y aller musicalement avec cette fois-ci mon deuxième bloc, qui est un bloc un peu. Fort、euh, posé. Ben, tu vois, c'est un peu chaotique par <rire> moment.、Là. On va entendre là-dedans Dieu Négativa. Ah.、Euh, la longue pièce、euh, Rebellion, que tu dois apprécier, j'imagine. Oui, ben, j'ai bien aimé le hippie, là. Le... c'est、oh, juste justement、ouais. ça. C'est justement ça. On peut dire laquelle pièce la pièce, laquelle, là, mais. C'est des pièces assez chaotiques,、ouais, On va entendre、ça. du Meshuga, du Gurger Rod, du Daft, mais on va entendre immédiatement une formation que j'aime beaucoup qui donne dans un espèce de Judas Priest sur l'acide. b i o m e c h a n i r a l、ah. Go. Chameau, merci de m'accompagner dans ce périple dans le désert. J'ai si soif, je me meurs. i Yamed, prends ça. J'hallucine, mon chameau me parle. Prends ça. Mais, mais qu'est-ce que c'est C'est un six-pack, Mohamed, un six-pack. Oui, mais c'est un six-pack de CD et de vinyle. Oh, c'est pas ce que tu voulais、ah. Gagnez-vous aussi votre propre six-pack de CD et d'albums vinyle, s avec entre autres Jack White, Passion Pit, Battle of Horses, Dry the River et plusieurs autres surprises. Écoutez les émissions quotidiennes du 29 septembre au 1er octobre, assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de c o m p t e de 11h à 13h. Allô, mon petit, tu as aimé la musique que je t'ai envoyée Oui, mon Dieu, je suis mort, heureux.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou q u a n g t n Formation québécoise, Négativa et la pièce Rebellion, qu'on retrouve sur le mini-album 3 pièces, mais 3 pièces c o m p l e t s veston, cravate.、Euh, mais qui, quand même,、euh, c'est 3 pièces relativement longues, ce qui fait un a、euh, l b u mini-album j a de quand même plus de 20 minutes.、Euh, L'album étant du même nom, évidemment, Négativa. Qui est a p a r u en 2006 sur p r o d i s q u e juste auparavant. Et il faut dire, mentionner que cette formation-là mettait en vedette M. Steve Earlow, qui est décédé cette année. Juste auparavant, nous avions Meshuga g h et la pièce Dancers to a Discordant System. Je pense que c'est un, un titre qui va assez bien, Meshuga g h généralement. C'est tiré de l'album a b s i n e qui est a p a r u en 2008 sur Nuclear b l a s t Nous avions Gajira et la très bonne pièce Mouth of k a l a Paru sur la dernière、euh, sortie de cette formation française, L'Enfant Sauvage, paru en 2012 sur Roadrunner Records, probablement le dernier album que g o g i r a aura sorti sur Roadrunner. Formation DAF et la pièce Arch, entre parenthèses, Enemy, Misanthrope, tirée de l'album du même titre. Uh, paru en 2010 sur Century Media. Nous avons ouvert avec Biomechanical et la pièce Cannibalized, pièce également du même titre de cet album paru en 2008 sur E-Rake Record. Il est 20h52 et côté spectacle, présentation BCI à l'extérieur de la région immédiate mauricienne, soit montréalaise et québécoise, vous pourrez voir le mardi 30 octobre. C'est mardi prochain, ça. Ça ressemble à ç Euh, au métropolis, les formations é p i c a Hailstorm, i n s o m i u m s y s t è m e Divine et Destiny Potato. C'est à 19h. Les billets sont au coût au 20, de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes. Les billets VIP à la porte le soir du spectacle à 17h sont au coût de 60 dollars et 87 plus taxes. C'est pour, c'est pour tous, pardon, et c'est disponible sur Ticketmaster. Heaven's Cry, lancement d'album Wheel of Impermanence. Vendredi le 23 novembre à 20h au Café Campus. 15 dollars taxes incluses via admission. Et e l u v a t a Elevati, Elevati. Et la pièce,、euh, La pièce, qu'est-ce que je vous raconte là? t t e t t t l t t t t t t e t la formation Winter s o u n et v a r g seront le 15 décembre prochain <rire> au Club Soda. Le、euh, spectacle est à 20h, au coût de 26,9 et, et 30 et 43 plus taxes. c'est pour tous.、Euh, Disponible à la b i e t t e r i e du Club Soda. Voilà! Maintenant, Sinistros va nous présenter un album qui, pour nous, a été une révélation au Metal Fest. Bien, oui. Il s'agit de la formation euh, québécoise euh, Eternam, formation qu'on avait e n t e、euh, n d u parler à quelques reprises、oui. euh, au courant des, de, de l'année、euh, 2012 et même 2011,、mm -hmm. euh, qui n'en était pas sa première、euh, prestation à Trois-Rivières. Mais,、euh, force de constater qu'on connaissait pas la formation. Effectivement. Force de constater qu'on y a tombé sur le cul. Effectivement. Oui. e、euh, u formation qui donne dans un d e t t e m é t a l teinté de, de, de, de, de, côté un peu,、euh, La musique ancestrale, oui, de, de Moyen-Orient,、oui, euh, Antiquité, qui donne une ambiance assez particulière. Ben, ça rentre dans la lignée des, des, des,、euh, des Mille et Kesh, Nile, c'est、ouais, c o n c e p t u e l Ça rentre dans cette、ouais. très, très bonne formation qui ont donné une très, très bonne prestation aussi. Alors, on va entendre trois pièces du dernier album qui a pour titre、euh, Moon God. C'est paru sur Galley Records,、euh, justement le soir du 3e Metal Fest,、euh, qui faisait leur lancement d'album. Mais j'ai une question pour toi, moi. Je a i s bien avoir une réponse. d J'imagine, j'ose espérer. Si tu n'en as pas, tu ne réponds pas n'importe quoi. Puis. <rire> T'as découvert la formation live comme moi. Oui. Quand tu é c o u t é l'album, est-ce que tu avais l'impression d'avoir la même. Je dirais ambiance. C'est le même genre de trip. C'est、okay. vraiment bien fait.、Euh, tu sais que je ne sais pas. Il、euh, n'y、euh, a pas beaucoup de formations québécoises qui m'accrochent.、Euh, mm -hmm. ouais. euh, euh, Celle-là, oui, c est, c est, ça fait partie des très grandes formations québécoises. Je pense que ça mérite d'aller plus loin. C'est juste dommage. J'étais sur Metal Blade, sur le premier album. p Quoi qu'ils ne s o n t plus là-dessus, Ben là, c'est. C'est un côté c'est business, juste un le côté business, j'imagine. On ne peut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. C'est comme ça, mais、euh, en tout cas, c'est un album à découvrir.、Euh, c'est un band à découvrir.、Euh, si vous aimez m e l e k e s h moi, je pense que c'est le plus grand rapprochement、euh, okay. que je peux faire. Alors, on va entendre les trois premières pièces de l'album Moon God soit les pièces Moon God, Invading Jérusalem. o Oups,、oh, mon、ouais. bois, tu sais.、Ouais. Et、euh, Cosmogony. Alors, allons-y tout de suite. Voici Eternam. Go.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 21h19. Et décidément, mon cher, c'est excellent à être un homme. Oh, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est、euh... un calibre international. Oh, que oui, oh, que、ouais. oui. oui. Et je suis d'accord avec toi pour l'avoir écouté, découvrir, découvert pour la première fois, en tout cas, une section de cet album-là. C'est vrai que m e l e k e c peut être un, un bon comparatif. Oh, c'est un très bon comparatif, t o u i ça. ça ouais. Puis la... c'est quand même, je dirais que c'est loin d'être une, une faute, là. Non, non, c'est vraiment, c'est un c o m p l i m e n t Tout à ben, fait. Ça, é t a i n t a m a t e u r tous les deux de Melekech. u、euh, i、oui, s Parlant de Melekech,、euh, on vient d'entendre une pièce,、euh, profitez-en, c'est quelque chose de très rare parce、Ça、que cet album-là,、euh, jusqu'à la semaine dernière, on ne pouvait pas se le procurer. Non, c'était introuvable. Introuvable, introuvable. Alors, on a réussi à se trouver l'album Gin de 2001、euh, lors du 3R Metal Fest. Il ne restait pas beaucoup de copies d'albums, donc on、ouais. en a profité on en a acheté.、Euh, En quantité industrielle, t r o i s palettes. C'est ça. <rire> il n'y en avait plus beaucoup, mais il restait trois palettes. C'est ça. c'est ça. Alors, on a entendu la pièce,、euh, ce n'est pas l'intro, mais c'est comme la pièce d'ouverture de l'album qui s'appelle Janie's Sorcerers and m e s o p o t a m i a n Nights.、Mm -hmm. C'est tiré de l'album Jin de 2001,、euh, c'est Mielekesh, alors qu'ils étaient encore à Jérusalem. Tr、un style très particulier. Oui, c'est aspiré.、Euh, quel, quel charisme、euh, en spectacle! C'est、ah, oui. vraiment cool. Et notre découverte,、euh, une de nos grandes découvertes du Metal Fest,、euh, formation québécoise, e、euh, t e r n a m、euh, avec、euh, l'album Moongod. On a entendu Cosmogony, Invading Jérusalem et Moongod. Un excellent album、euh, dont la chronique se retrouvera sur Hurle-Mort la semaine prochaine. D'accord. C'est excellent. J'approuve à 100 Et je suis content d'avoir entendu ça pour la première fois en studio parce que c'est loin d'être décevant. Ah, c'est très bon. C est c est très vrai, très live, bon. Tu s a s souvent live, tu v o i s l e r f a t e de puissance l et f tu es grandiose. Ouais, ouais. Mais non, non, regarde, c'est tout à fait à la hauteur. C'est merveilleux.、Euh, bon, 21h21, ça donne bien. Pratiquement 21 secondes en plus, c'est un signe, n'est-ce pas? Je vais vous présenter quelque chose que je fais plus ou moins régulièrement.、Euh, un bloc entièrement consacré au trash、euh, européen. Mais bon, il、euh, faut croire qu'il y a certaines bonnes choses là-dedans. Je ne suis pas un fan invétéré au départ. Donc, on va entendre trois formations qui sont、euh, t o u s issues、euh, de Pointe-du-Lac. e s t ça? c s t p l Europe, c'est dans ce c a s l e l Europe, ces artistes-là. Oui, c'est ça. <rire> Formation Sphere Witchery, mais on débute tout de suite avec une formation que j'avais mis au rang encore, je ne sais pourquoi. At the Gate, c'est la pièce Under a Serpent's Psalm. Oh, go.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou quatre-vingt-neuf vingt et u n heures trente-sept, et malheureusement. Nous devrons finir encore cette、euh, édition de réanimation avec les choix d i n i s t r o s Je suis donc pas gentil. c é t a i t chanceux la semaine passée, il y a vous. Ouais, la semaine passée, je、euh, s chanceux. Non, non, non. Malheureusement, t as commencé à ê t r les t i e n s t u as fini à ê t r les、ouais, t i e n s Non, non, il faut j'admette r que je suis content que tu sois là toutes les semaines. Mais amène plus de musée l a prochaine f o i s Non, non, c'est justement, je voulais en venir à ça. Je suis très heureux que tu connais avec moi toutes les semaines parce que tu m'enlèves la moitié de la job. <rire> On vient d'entendre des formations européennes, Aid Sphere et la pièce What I See at the Spies, tirée de l'album Ballet of the Brood, qui est p a r j a u i bien aimé、quatre. ça. Ouais, ça, c'est une bonne, bonne pièce. Je te dirais, que d'un band trash européen, Aid Sphere, c'est un des bands que je respecte le plus. Non, c'est bon.、Ouais. Des fois, des petites tendances sont un petit peu achalantes, là. Mais généralement parlant, je trouve que ce sont de bons albums. Euh, juste auparavant, nous avions Witchery. Ah, la bien, pièce, oui, bien oui, sûr. Oui, oui, les pièces Resurrection, tirées de l'album Dead, Hot and Ready, qui est paru en 1999 sur Necropolis. Une pièce un petit peu plus, par moments, à savoir. Ben, vingt métal, Rock、euh, et ouais, v i là. Ouais, effectivement. Et nous avions v e r r avec At the Gates et la pièce Under a Serpent Sound, qui est paru sur l'album Slaughter of the Soul. ç a faisait longtemps que j'avais pas entendu cette moi. pièce. Moi aussi. p a r l a en 95 sur a、e、E-Rake, 21h38, Sinistros nous a préparé un, un bloc de, de, de flûte à bec. Un bloc de flûte à bec. De à bec, oui, c'est ça. On va voir、euh, trois, trois pièces de, de folk metal pur et dur. d e s petites flûtes. Venant de trois pays euh, distinctifs. Euh, distinctifs en plus. Oui. Trois pays, un... normalement, c'est assez distinctif. Oui, mais des fois, ils, tu vois pas de différence.、Ah, tu sais. OK.、Ouais, c'est comme vrai. la Chine, le Japon et le Vietnam. C'est tout, tout pareil. C'est tout pareil. C'est vrai. Ils ont juste des noms qui changent.、Oh, oui, c'est ça. C'est、ouais. comme l'Ontario, ou le Manitoba. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, c a s t ce qu'est ce que je vois. Alors, on va commencer avec la、euh, formation russe a r k o n a Euh, que un、bon, grand nombre d'auditeurs connaissent. Alors, on va entendre la pièce Goy Rod, Goy, tirée de l'album、oh, ouais, ouais, euh, ouais, Oui, ouais, oui, ouais, bien.、Ouais. Tirée c'est du e l l a b même du m titre. Ce sera suivi d'une pièce de Crochan de l'Irlande avec la pièce de c o l l e n Et on va terminer avec、euh, le one-man band a l l e m a g n e Falkenbach avec la pièce. e x c u s e z x o u s e z Je sais qu'il y a du des loups et des chiens là-dedans. Là. Time du du between du du dog du and wolf. Alors, allons-y tout de suite avec a r k o n a g o y r o d g o y Goy. s t r u t s k y Go! Malgré le fait que ce soit supposément des petites flûtes, c'est très acceptable. Eh oui, bien sûr. Alors, on vient d'entendre la pièce de Columne par la formation irlandaise Crochan. Crochan, qui est un cri de guerre en gaélique lorsque les, les, les Irlandais, même les, les Écossais, sont tissus des、euh, ouais. tissus. qu'ils... Oh! <rire> Euh, non, même les Écossais et les、euh, Irlandais qui sont, qui sont très très cousins、euh, mm -hmm. dans point de vue culture, là, les ben, culture s gaélique s et tout,、ouais. avaient ce, ce, ce cri de guerre-là. Probablement quand ils se défendaient contre les Anglais, j'imagine. Je pense que oui.、Ouais, c'était pas mal, pas, même pas très fort possible, c'était très fort ça. Tout à fait. Tout est fait, mon, mon capaki. Tout est fait, mon chien. Et tout juste avant,、euh, nous avons eu,、euh, la formation,、euh, Arcona avec la pièce Goy Rod Goy parue de l'album du même titre de 2010. Quel est le nom de l'album? Goy Rod b o y Vous dites? s r o f ce qui e y t C est, c est... <rire> 21h54, c'est ainsi que s'achève l'émission. Il reste évidemment une dernière pièce que Sinistros va nous présenter、euh, dans quelques secondes. La semaine prochaine, nous y serons. Je ne sais pas encore quelles seront les présentations en ce qui concerne Sinistros.、Oh, Et encore moins les miennes. J'ai des bonnes affaires, bonnes affaires. Bon, moi, je, je suis sur un mode improvisation présentement. C'est bien. J'aurai peut-être、euh, un spécial de je ne sais quoi. Bref, ah, C'est très bon. Bien, surveillez le site de r é a n i m a t i o n a d y c o m vous allez savoir tout au tard. Et、euh, juste en passant, là, ça vous tente d'aller vous faire une petite croisière là, peu orthodoxe. le、ouais. Barge to Hell. Qui sera、euh, une croisière très métallique ouais, du 3、oui. au 7 décembre prochain, qui partira de Miami, Floride et qui se rendra jusqu'à n a s s a u b a h a m a s pour revenir à Miami. Allez sur le site de barge-trail.com, vous allez voir, il y a un méchant line-up de bandes qui vont défiler. On parle d'une quarantaine d'informations. Et、euh, vous allez voir aussi que ce n'est pas nécessairement gratuit.、Euh, pas vraiment. Nous allons nous quitter sur quoi? Hey, one-man band、euh, allemand, Falkenbach, avec la pièce.、Euh Time Between Dog and Wolf。C'est tiré du dernier album、Tiuriada Tilididili de 2010. Alors, allons-y gaiement. m a m e je pense que c'est 2011. En tout cas, bref, on s'en fout. Sur ce, tous vous faire foutre!Fucking Back!